Phonétique Activité 7 Elles viennent de Chine ou d'Inde, de Pologne ou d'Espagne, de Tunisie ou d'Australie, du Maroc ou d'Iran, du Portugal ou d'Équateur.